Il est maintenant facile de comprendre toute la valeur de ce mot. La maison à M. Grandet. Cette maison pâle, froide, silencieuse, située en haut de la ville et abritée par les ruines des remparts. Les deux piliers, et la voûte, formant la baie de la porte, avaient été comme la maison construits en tuffeau, pierre blanche particulière au littoral de la Loire, et si molle que sa durée moyenne est à peine de deux cents ans. Les trous inégaux et nombreux Que les intempéries du climat y avaient bizarrement pratiquées donnaient au cintre et aux jambages de la belle apparence des pierres vermiculées de l'architecture française et quelques ressemblances avec le porche d'une jaule. Au-dessus du cintre régnait un long bas-relief de pierres dures sculptées, représentant les quatre saisons, figures déjà rongées et toutes noires. Ce bas-relief était surmonté d'une plainte saillante sur laquelle s'élevaient plusieurs de ces végétations dues au hasard. Des pariétères jaunes, des liserons, des convolvulus du plantain et un petit cerisier assez haut déjà. La porte en chêne massif, brune, desséchée, fendue de toutes parts, frêle en apparence, était solidement maintenue par le système de ces boulons qui figuraient des dessins symétriques. Une grille carrée, petite, mais à barreaux serrés et rouges de rouille, occupait le milieu de la porte bâtarde, et servait pour ainsi dire de motif à un marteau qui s'y rattachait par un anneau et frappait sur la tête grimaçante d'un maître-clou. Ce marteau, de forme oblongue et du genre de ceux que nos ancêtres nommaient jacquemars, ressemblait à un gros point d'admiration. En l'examinant avec attention, un antiquaire y aurait retrouvé quelques indices de la figure essentiellement bouffonne qu'il représentait jadis et qu'un long usage avait effacé. Par la petite grille destinée à reconnaître les amis, au temps des guerres civiles, les curieux pouvaient apercevoir au fond d'une voûte obscure et verdâtre quelques marches dégradées par lesquelles on montait dans un jardin que bornaient pittoresquement des murs épais, humides, pleins de suintements et de touffes d'arbustes malingres. Ces murs étaient ceux du rempart sur lequel s'élevaient les jardins de quelques maisons voisines. Au rez-de-chaussée de la maison, la pièce la plus considérable était une salle dont l'entrée se trouvait sous la voûte de la porte cochère. Peu de personnes connaissent l'importance d'une salle dans les petites villes de l'Anjou, de la Touraine et du Berry. La salle est à la fois l'antichambre, le salon, le cabinet, le boudoir, la salle à manger. Elle est le théâtre de la vie domestique, le foyer commun. Là, le coiffeur du quartier venait couper deux fois l'an les cheveux de M. Grandet. Là entraient les fermiers, le curé, le sous-préfet, le garçon meunier, Cette pièce, dont les deux croisées donnaient sur la rue, était planchéiée, des panneaux gris à moulure antique la boisaient de haut en bas. Son plafond se composait de poutres apparentes également peintes en gris, dont les entre-deux étaient remplis de blanc en bourre qui avaient jauni. Un vieux cartel de cuivre incrusté d'arabesques en écailles ornait le manteau de la cheminée en pierre blanche, mal sculptée, sur laquelle était une glace verdâtre dont les côtés, coupés en biseaux pour en montrer l'épaisseur, reflétaient un filet de lumière le long d'un trumeau gothique en acier damasquiné. Les deux girandoles de cuivre doré qui décoraient chacun des coins de la cheminée étaient à deux fins. En enlevant les roses qui leur servaient de bobèche et dont la maîtresse branche s'adaptait au piédestal de marbre bleuâtre agencé de vieux cuivre, ce piédestal formait un chandelier pour les petits jours. Les sièges de forme antique étaient garnis en tapisserie représentant les fables de la fontaine, mais il fallait le savoir pour en reconnaître les sujets, tant les couleurs passées et les figures criblées de replises se voyaient difficilement. Aux quatre angles de cette salle se trouvaient des encognures, espèces de buffets terminés par de crasseuses étagères. Une vieille table à jouer en marqueterie, dont le dessus faisait échiquier, était placée dans le tableau qui séparait les deux fenêtres.